Je ne ferai pas d'autre préambule ce soir en début d'émission que celui-ci. J'aimerais dédier cette édition de réanimation à mon collègue co-animateur et surtout ami Sinistros, e dont le père est décédé aujourd'hui même. Mais faisons place à la musique. Cause Pandragon c'est ça,、so, go!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 Présente la 7ème édition de M pour Montréal du 14 au 17 novembre. 4 jours de découverte musicale, près de 100 groupes locaux et internationaux dans une dizaine de salles montréalaises. Ne manquez pas Plaster d a v i d Jiger, u les 3 accords Plants and Animal, a So Call, Eight and Annals de Mistress Barbara Bell. Sans oublier le groupe phare du moment, les Islandais de o f m o n s t e r and Man. Rendez-vous sur M pour Montréal.com pour la programmation complète et achat de billets et passes week-end. M pour Montréal,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 C'est le lieu de prédilection pour les amateurs de bière de m i c r o b a s s i e québécoise, d'importation et de savoureux produits du terroir. Et s i tu veux pas que je t'enferme dans une barrique, commence à ramer tout de suite. La barrique, 41-70, boulevard des Forges, Trois-Rivières. Pour l'écouter. 89. Hors Je ne vous souhaite pas la bienvenue d n cette nouvelle édition de réanimation en ce 16 octobre de l'an des Disgrâces 2012. I'm Dr. Payne Pendragon. Et comme je l'ai brièvement dit en ouverture d'émission, s i n i s t r o ne m'accompagne pas ce soir. Je ne peux vous dire quand exactement e l reviendra. J'imagine que c'est assez rapidement. Euh, mon ami et collègue a une bien triste nouvelle aujourd'hui. Son père est décédé d'un long combat contre une sale maladie, une vraie saloperie. Donc, faut comprendre, évidemment, que il sera avec sa famille. Mais qu'à cela ne tienne, moi, je suis ici pour vous présenter une multitude de choses qui seront probablement plus emmerdantes les unes que les autres. Et cela me fait grand plaisir. Avant d'aller plus loin dans ce qui sont tous mes élucubérations verbales ce soir, laissez-moi vous présenter ce qu'on vient d'entendre à l'instant en ouverture d'émission. Une des rares fois que je me permets de passer du Metallica, évidemment tiré du premier album, Kill a m o r l la pièce étant Phantom Lord, qui est paru en 1983 sur l'étiquette Mega Force. Et je vous candidement que j'aime bien cet album. Juste auparavant, nous avions Hand Tracks et la pièce Death from Above que l'on retrouve sur le premier album également, Fistful of Metal, qui lui est paru en 84 sur Mega Force également. Nous avons Coroner, l'excellente formation Coroner qui était défunte jusqu'à 2011. D'ailleurs, j'étais en train de prendre des informations juste avant la, pendant cette pièce, justement, le Coroner qui,、euh, Shadow of a Lost Dream. Et effectivement, ils se sont reformés. Ils ont cancellé une, une, une, date,、euh, qui devait avoir lieu, je crois, le 3 novembre. Je ne sais pas encore pourquoi, mais il s projette n t peut-être même de refaire du studio, ce qui est une excellente nouvelle pour les amateurs de, de la formation, qui est une très bonne formation qui donne dans、mm -hmm. un、euh, trash très technique. Donc, Shadow of a Lost Dream est tiré de l'album Punishment for a d e c a l e n c e qui est paru en 1988 sur Noise Recording. Nous avions Creator qui faisait une. Moi, je qualifie, je qualifie ça d'une excellente reprise. Grinder, pièce originale de la formation de Judas Priest. Pièce qui apparaît sur、uh, Tribute to Judas Priest,、euh, tout simplement, qui apparaît en 2005 sur Century Media. Nous avons ouvert avec Her Merciful Fate. La pièce est en Evil. Pièce que je sais savoir euh, bien、euh, apprécier de Sinistros.、Euh, tirée du premier album Melissa, qui apparaît en 1983 sur Roadrunner. C'est effectivement une excellente pièce. Et je pense que c'est ma pièce préférée de Her Merciful Fate et King Diamond. Tout, tout album confondu.、Euh, La, le week-end dernier, je vais commencer immédiatement avec ça parce que j'en ai quand même un petit peu à dire à ce sujet. C'était bien évidemment、euh, la 12e édition du Trois-Vier i Metal Fest,、euh, qui se tenait le vendredi 12 et samedi 13 octobre. Je vous juste demander de me, d e m a n d e r d'être un petit peu indulgent avec moi. J'ai une espèce de rhume assez,、euh, accaparant, donc je pourrais perdre la voix à l'occasion.、Euh, c'était une édition qui était,、euh, fort attendue. e、euh, n en fait,、euh, je parle en mon nom et probablement au nom de plusieurs amateurs de métal. Et,、euh, j'y étais bien entendu. Euh, comme,、euh, j'ai manqué seulement une édition du Metal Fest, donc comme parler dix, dernières éditions, 11 dernières finalement, j'y étais. Et,、euh, j'ai pu voir se défiler sur scène bon nombre d'informations. En fait,、euh, au nombre de 15, si je ne m'abuse sur deux soirs. Et,、euh, j'ai,、euh J'ai eu le loisir d'apprécier et je dois dire aussi à l'occasion d'être relativement déçu par certaines, mais c'est un festival, donc ça ne peut pas plaire à 100% à chacun des participants, c'est normal. Et,、euh, je vais en faire une brève description de ce que, je vais aller progressivement, chronologiquement avec、euh, les formations qui sont succédées. Euh, le vendredi 12 octobre,、euh, le spectacle débutait avec、euh, Charles Hames. C'était la deuxième fois que je voyais cette formation-là. Et je dois dire que, personnellement, ce n'est pas mon genre de musique. Je n'aime pas vraiment cette espèce de, a m a l g a m e de pagan, viking, si on veut. J'aime pas vraiment cette musique-là. Mais je dois reconnaître qu'ils font un bon travail sur scène. e、euh, t je dois dire que j'ai un petit b l o c qui va suivre, là, avec mes highlights de la soirée après cette, cette chronique. C'était suivi de Symbolic qui se veut un hommage à d e f Ici, c'était pour moi le premier contact avec cet hommage. Et je dois dire que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'hommage de Symbolic parce que,、euh, c'est excessivement bien fait. Ce sont tous de très bons musiciens.、Euh, évidemment, on parle juste de Forrest à la base. C'est déjà quelqu'un qui Relativement virtuose, donc qui a donné un excellent show aussi. Ils ont tous donné un très bon show, un très bon spectacle. Et c'est évident que ça n'est pas exactement la voix de Chuck Skaldener, parce que Chuck avait une voix très particulière. Mais quand même, j'avoue qu'ils ont fait un excellent travail. C'était très bien, c'était très fidèle aussi. Il y avait des bons choix de pièces, je dois le dire. On Expect p o u r s u i v e z Moi, on Expect, désolé, je suis incapable. J'ai toujours été incapable et je le suis encore et je les ai vus à quand même bon nombre de reprises, toujours en, dans l'esprit de me dire, bon, éventuellement, peut-être se faire un déclic. Et non, il ne se fait pas de déclic. Je suis capable d'apprécier la qualité、euh, musicale, la qualité des musiciens, la qualité de prestations sur scène, mais musicalement, j'y comprends absolument rien. Donc, je n'ai pas vraiment. D'appréciation à dire, autre que je m'y perds un peu.、Euh, Anonymous se poursuivait. Anonymous, je ne suis pas un fan de la formation Anonymous,、euh, mais c'est un band qui réchauffe toujours la salle de façon très efficace.、Euh, je, ce que je reproche un peu peut-être au métal, je, bon, je veux dire, je suis peut-être un petit peu、euh, ségrégationniste à quelque part,、euh, ça se peut. Mais pour moi, le métal, c'est en anglais. Mais c'est en anglais, c'est en norvégien, c'est en suédois, c'est en japonais, mais c'est pas en français. Le métal en français, je ne le trouve pas crédible. Désolé. Bref, Anonymous nous présentait son dernier album qui est en français. Ils ont évidemment fait des pièces en français. Moi, ça colle pas. Mais les gens ont semblé bien apprécier. Sepharic Carnage. Ouais, c'est un band que je connais. Sepharic Carnage,、euh, ça donne un dead grind. Euh. C'était f... un spectacle qui a été encore ici, je crois, être apprécié de la foule, mais beaucoup de, beaucoup de temps m o r t à certains moments, entre certaines pièces, on ne savait pas trop pourquoi, plus ou moins de contact avec le... la foule. Moi, ça m'a refroidi un petit peu.、Euh, Barf ont succédé. Barf, bien évidemment, il、euh, y a beaucoup de monde qui connaissent Barf parce que、euh, c'est une formation entre guillemets, « culte au Québec. Qui d o n n e un métal très cru,、euh, des paroles très crues aussi.、Euh, ils ont un excellent frontman, mais encore là, c'est du francophone. Pour moi, ça ne me plaît pas vraiment, mais je pense que ça a été assez efficace. Je pense que les gens ont bien embarqué aussi. Mon premier.、Euh, mon, en fait, mon premier vrai highlight de, de ce festival a été Gorgots. J'aime beaucoup Gorgots et je me confesse de n'avoir jamais eu l'occasion de les voir live. C'est évidemment pas la. Formation originale, parce qu'il y a deux membres qui sont morts depuis un certain nombre de temps. Mais c'était quand même Luc Lemay qui revenait à la charge avec,、euh, entre autres, deux musiciens américains, dont je ne pourrais vous dire le nom. C'était un spectacle que j'ai trouvé tout à fait délectable.、Euh, Luc Lemay en pleine possession de tous ses moyens, techniquement parlant,、euh, charismatiquement parlant. C'était un show que j'ai qualifié de. Pratiquement parfait là, au niveau de.、Euh, C'est évidemment pas un spectacle là, très théâtral, on s'entend, mais c'était très, très, très efficace. Chapeau à Gorgot. J'ai vraiment, vraiment, mais vraiment apprécié le spectacle. Et j'espère vraiment avoir la chance de pouvoir les revoir dans un avenir qui sera、euh, assez rapproché parce que ça fait vraiment le travail. Tant qu'au samedi 13 octobre, Personnellement, c'était ma soirée, celle que j'attendais. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui l'attendaient aussi,、euh, parce qu'il y avait beaucoup de gros noms intéressants. Mais le travail, et c'est toujours un, un, dur, un dur boulot, une dure tâche que d'ouvrir un festival, que ce soit le premier soir, le deuxième soir, ou sur so whatever. Et le deuxième soir, ça l'incombait à être un homme de le faire. Et ils ont, leur, ils ont fait de façon admirable cette ouverture de spectacle parce que c'est une très bonne formation québécoise qui, je crois, vient de la région de l'Abitibi, si je ne m'abuse, qui donne dans une espèce de, je dirais,、euh, d'être blackish mais très théâtrale, en même temps avec beaucoup d'insertion de, de, de, je dirais, de musique un peu,、euh, Euh, antique, si on veut, de l'Antiquité.、Euh, ça, ça fait un mélange extraordinaire. Puis, je dois dire que les musiciens sont vraiment, se donnent à fond. C'est excellent.、Euh, une belle gamique aussi, les costumes et ainsi de suite.、Euh, les effets sonores sont très présents. Ils font, font vraiment bien le travail aussi. Ça s'entremêle très, très bien. Donc, être un homme, c e s t une très belle révélation. Malheureusement, j'aurais bien aimé pouvoir en passer ce soir, mais. Je n'ai pas pu me procurer leur album. Par contre, Sinistros, lui, l a fait. Donc, je suis certain dans les prochaines émissions,、euh, Sinistros pourra vous en faire découvrir quelques excellentes pièces parce que c'est vraiment très, très bien.、Euh, Blinded by Fate, formation de Québec,、euh Euh, Succédait à être un homme. Moi, personnellement, Black e i v e f m a t t je suis désolé, mais je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je trouve que ça ne mène pas à grand-chose. Et j'ai vu Black e i v e f Matter à nombreuses,、euh, je dirais,、euh, circonstances ou、euh, nombreuses, quelques, bon, au moins un 5 à 6 fois. C'est toujours pareil. Je suis désolé, mais je ne peux pas dire autre chose que.、Euh, mais c'est bien fait. Musicalement, c'est correct. Il n'y a pas. Y... y a pas de. de c'est professionnel, côté musical, mais ça ne l'accroche pas. Personnellement, ça ne m'accroche pas du tout. C'est tout le temps la même chose. Inquisition, Inquisition, qui se veut être un duo black metal qui vient de Colombie. Un duo, effectivement. Un guitariste-chanteur et un, un batteur, un drummer, c'est tout. Il n'y a pas de bassiste, il n'y a pas de rhythm guitar, il n'y a,、bon, a pas de keyboardiste. Non, c'est simplement un duo. Je suis pas un fan de black metal. Je ne le suis pas encore. Je vais f i r e une parenthèse. Lorsque j'ai vu、euh, Dark Funeral il y a deux semaines, quand même un excellent spectacle dans le black metal, ça m'a pas encore convaincu. Inquisition ne pouvait pas me convaincre encore d'aimer le black metal.、Euh, je, je reproche énormément encore d'avoir cette espèce de v o c a l je dirais entre guillemets, antique. Des précurseurs du black metal à la Immortal, un espèce de vocal, un amalgame entre Popeye et、euh, Bob Dylan.、Euh, moi, j'aime <rire> vraiment pas ça. Mais par contre, il faut que je rende à César ce qui est à César. Ça paraît pas du tout qu'ils ne sont que deux. Musicalement parlant, c'est très très plein.、Euh, c'est vraiment.、Euh, on n'a pas l'impression qu'il qu qu qu qu y a pas de bassiste, qu'il y a pas d'autre s guitariste, s pas du tout. C'est très plein. Mais sur scène, avoir seulement un seul unique frontman qui fait la job de tous les musiciens, ça fait un petit peu vide. On a rencontré brièvement, moi, le,、euh, le Rockmaster et moi, Après, à l'arrière-scène,、euh, le, le, le chanteur guitariste d'Inquisition, dont j'ignore totalement le nom, j'ai trouvé légèrement froid aussi. Bon, c'est peut-être、euh, la fatigue, j e sais pas, parce que c'est quand même sur la tournée Conquerors of the World, donc、euh, j'imagine qu'il y avait quand même quelques, déjà quelques dates derrière eux. Le groupe que j'attendais par excellence a suivi Inquisition. Il s'agit de la formation, formation de Jérusalem, maintenant des Pays-Bas. Je crois que c'est de la Hollande. m e l a k e s h Excellente formation qui se définit elle-même comme étant du Sumerian Black Trash. Euh, oui, il y a le mot black dedans, mais c'est tellement bien dosé que ça paraît pas beaucoup.、Euh, bref, j'étais excessivement content de pouvoir voir Malakesh, parce que je crois que c'était uniquement la deuxième fois qu'ils venaient au Québec. Ils étaient venus, je crois, l'hiver dernier. J'ai e n pas pu les, les voir. Ils étaient là. C'était un excellent spectacle. a u h m e d y Le chanteur est vraiment, mais vraiment charismatique.、Il、donne un excellent show. Et il communiquait souvent avec la foule en français. D'ailleurs, j'ai pu lui parler après, après la prestation. Et c'est quelqu'un de très sympathique. C'était très bref parce qu'on s'entend que dans, dans, dans, le feu tournant des choses, il n'y avait pas énormément de temps devant lui. Mais c'est un gars qui est très, très sympathique, qui nous a parlé en français et qui a donné、euh, vraiment une très bonne prestation. Trop courte à mon goût, trop courte, mais qu'est-ce que vous voulez? C'était vraiment bon de A à Z.、Euh, malheureusement, Et je dois faire une parenthèse ici. Généralement parlant, le son n'était pas très bon cette année au Metal Fest. C'est pas une salle qui se prête vraiment à avoir une, sonori une sonorisation qui est, qui est simple à, à concevoir, qui est simple à conserver.、Euh, au départ, c'est probablement、euh, partir avec une prise minimalement au bâton. Les s o u n d m e n ont fait un travail, là, extraordinaire, ça je dois le dire, mais je pense que le son cette année ne roulait pas pour、euh, Pour le lanceur. Donc,、euh, malheureusement, quelques petits défauts,、euh, je dirais peut-être、euh, au moins la moitié là, des formations qui, sont qui se sont déroulées sur, sur scène, qui se sont,、euh, je dirais, succédées, pardon. Donc, ma écran était excellent. Excellent. C'était suivi de XDO. XDO qui, en fait, se veut être cataclysme、euh, à quelques membres à part entière,、euh, moins un.、Euh, C'est une formation qui donne dans un.、Euh, je dirais.、Euh, comment pourrais-je qualifier ça C'est très. Inspiré de la Rome antique, évidemment, des conquêtes romaines,、euh, des légions, ainsi de suite.、Euh, je n'avais pas jamais vu XDO. J'avais vu quelques clips, évidemment, comme tout le monde sur le net.、Euh, J'ai les deux albums d'XDO, de soit Romulus et Caligula, qui e s t s o r t i il y a quelques semaines.、Euh, J'aime bien musicalement ce qu'ils font. Mais je pense que sur scène, ça n'a. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai pas trouvé que ça rendait vraiment hommage à. Ce qu'ils ont fait en studio. C'est évident, c'est、euh, dans, dans le cadre d'un festival, donc à ce moment-là, il y a des choses qu'il faut mettre de côté un petit peu. Bref, c é t a i t pas mauvais, mais encore là, le son n'était pas toujours au rendez-vous. Ça n'a pas été mon highlight. Crazy Inn prenait place après XDO, et Crazy Inn, évidemment, ben, je dirais honnêtement <rire> que le son soit mauvais ou bon. Crazy Inn, c'est une tornade, c'est une tempête. Donc,、euh, C'est un trio qui est excessivement efficace et on n'a pas l'impression qu'ils ne sont que trois. On a l'impression d'avoir une formation à quatre et cinq musiciens,、euh, tellement ils prennent de la place, c'est complet, c'est complexe, c'est plein, c'est très, très, très efficace, c'est une tonne de briques en pleine poire.、Euh, Crazy On a encore fait la job une fois de plus. Et,、euh, je pense que Alex a encore donné,、euh, la preuve qu'il est un excellent frontman aussi. Beaucoup d e je dirais, de communication avec la foule. Qui a eu su faire lever la foule quand c'était le temps, donc c'est excellent. La formation suivante, je l'attendais depuis bien, bien, bien longtemps. Il s'agit de la formation grecque, septic f l è s h e Euh, Écoutez, j'en avais, avais parlé avec le Rockmaster qui avait eu l'occasion d e les voir une fois et probablement qu'il était tombé sur une prestation qui n'était pas très bonne, qui n'était pas très rodée. Il n'avait pas été très impressionné. Donc, j'avais une petite appréhension.、Euh, ils sont arrivés sur scène avec une i n t r o d u c t i o n qui a duré un certain temps pour se conclure par l'introduction de Vampire from Nazareth, qui est la pièce d'ouverture de Great Mass. ils sont arrivés sur scène et c'était une décharge électrique totale.、Euh, Sceptic Flesh a fait le travail qui, ce à quoi je, je m'attendais, je, en fait, que je ne m'attendais pas. Ça a été au-delà de toutes mes attentes. Ça a été vraiment le highlight en ce qui me concerne de tout le festival. s e t h le frontman, chanteur, bassiste de Sceptic Flesh est quelqu'un d'absolument charismatique. Dans son attitude de scène, il est très z e v a l Il est en même temps très communicateur.、Euh, il est très,、euh, très théâtral. C'est,、euh, bon, en fait, le, les musiciens sont excellents aussi. Je veux dire, c'est vraiment une, un ensemble, un tout. C'est une formation qui est vraiment excellente. J'ai eu l'occasion de m'entretenir quelque peu avec lui très brièvement. D'ailleurs,、euh, cette formation-là, tout comme Malakesh, aura i eu l'amabilité de, de, de me fournir、euh, une identification d'émission à ID plus communément appelée que je pourrai s vous faire entendre au fil des émissions lorsque je repasserai ces formations-là. Donc, c'était extraordinaire. La clôture du,、euh, du festival se faisait avec Cataclysm. Pardon. Je suis un fan de Cataclysm. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Surtout,、euh, je dirais, La portion,、euh, depuis que c'est m o r i z i o qui、euh, est le chanteur,、euh, j'avais déjà vu Cataclysme à quelques reprises. Il y avait eu, là, cette fois-ci, il y a eu un petit peu trop d a t t e n t e à mon goût.、Euh, au début, là, le, le spectacle ne tendait pas à, à partir. Il, y avait, il semblait y avoir des choses qui n'étaient pas correctes sur, le, sur scène. Il y avait justement cet allon. g Je pense que ça l'a un petit peu découragé la foule d'entendre ça. Du moins, ça les a refroidis parce qu'il y a eu beaucoup moins de monde qui ont assisté à Cataclysm. e Je pense qu'il y aurait dû en avoir. C'est pas une mauvaise prestation, mais je pense que les gens aussi en avaient comme plein les oreilles. Et, e u c'est probablement pas le meilleur spectacle, moi, que j'ai vu de Cataclysm. e Il faut dire une chose, par contre. Et ça, <coughs> encore là, c'est important de le souligner. C'est que les gars de Cataclysm e faisaient leur troisième spectacle En 24 heures sur deux continents, ce qui n'est pas rien. C'est très éprouvant au niveau,、euh, évidemment, physique, mental, les décalages horaires, et ainsi de suite. Je pense qu'il faut quand même leur lever le ch notre chapeau de dire écoutez, les gars, vous l'avez fait le show, vous étiez là, vous, vous l'avez fait de A à Z, et je pense qu'ils ont donné quand même le maximum qu'ils pouvaient donner dans les circonstances sans rien ne leur enlever. Donc,、euh, mais ce n'était pas le meilleur spectacle de cataclysme que j'ai vu. Mais il reste que j'aime beaucoup cette formation-là. Dans l'ensemble, les, les p e t i t s démols, évidemment, l e s o n t J'ai trouvé qu'il y avait moins de monde qui avait participé cette année. Je n'ai aucune raison pourquoi. Le post-mortem va se faire possiblement par Toir via m é t a l et eux autres trouveront probablement une raison à ça. Mais il y avait un petit peu moins de monde que je me serais attendu. Et je me demande pourquoi. Parce qu'il y avait quand même un bon, bon line-up qui, qui était sur les deux soirs. s je pense que ça pouvait plaire à pas mal tous les styles de métal. Bref, <coughs> pour faire une espèce de petite conclusion de cette, douzième、euh, édition du Troisième e t a l Fest, j'ai préparé un bloc musical qui sont évidemment mes highlights à moi ou les formations qui ont, qui se sont le plus démarquées en ce qui me concerne. Et je vais les présenter dans l'ordre où je les ai vues. C'est-à-dire du mardi, début au vendredi,、euh, du mardi, pardon, je sais que je raconte là, moi. Du samedi, du début de la soirée, allez au, du vendredi, a l l e r au début. De la soirée jusqu'au samedi à la fin de soirée. On va finir par le dire. Donc, on va entendre la formation Death, mais l'original, bien sûr, qui fait office de symbolique à n g e à Death. On va entendre Gorgots, m a l a k h i s h Crysin, Septic Flesh et Cataclysm.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 Lance Animal, Sook a l l 8 and Al, The Mistress Barbara b e l Sans oublier le groupe phare du moment, les Islandais de o f Monster and Man. Rendez-vous sur mpourmontréal.com pour la programmation complète et achat de billets et passes week-end. Mpour Montréal, du 14 au 17 novembre. Les mercredis sushis. Tous les mercredis, à l'achat d'une consommation, le Mondo r i s t o Bar vous offre les sushis à volonté pour seulement 15 dollars. 15 dollars pour des sushis à volonté. Venez en profiter. Le Mondoresto Bar, 1 a 0 r u e des forges entre villes Trois-Rivières. Visitez-nous sur mondorestobar.com. Vous êtes assez f o u pour l'écouter. 89-1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 Vous êtes Assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 a t e v i n g h e u s t e n t e d e u x Ce qui était principalement mes highlights en, en, en, en, en termes de formation qui se sont produites au 3e Metal Fest 12e édition. Juste avant la pause publicitaire, on a entendu formation canadienne, québécoise, Cataclysm et la pièce Fate Made of Shrapnel que l'on retrouve sur la dernière apparition de cette formation Heaven's Venom qui paru en 2010 sur Nuclear Blast. n o s o n s c e t e petite flèche. Et la pièce、a、Great Mass of Death, tirée du dernier album de Great Mass 2011, tirée de l'étiquette Season of Myth, c'était mémorable comme album. Et d'ailleurs, présentement, il n'y a que trois albums qui sont disponibles、euh, sur p l a g u Flash, soit A Great Mass,、euh, c o m m u n i o n et Sumerian Demon. Et selon certains articles que j'ai pu lire, ils devraient rééditer les albums précédents. Donc, ce serait intéressant de pouvoir les découvrir parce qu'ils ne sont pas très faciles à avoir. Crysian est la pièce de Will to Potence, c'est pièce d'ouverture du dernier album et très bon album de Great Execution, qui est paru,、euh, à la fin 2011 s u r Century Media. Malakesh, et cette pièce, Grand Catastrophe Balsin, e、euh, me rappelle n t des frissons tellement j'étais heureux d'entendre cette pièce, surtout quand, euh, H.M.D., l a l Ouvertement crié, Grand Cat a s b i r i n on some magic! Et ils ont parti le, la pièce immédiatement. C'était extraordinaire. C'est tiré du dernier album des Hippie de Genesis. J'ai dit le dernier album, c'est le dernier full-length. Puisqu'ils ont sorti、euh, un mini EP, je dois le dire, qui comporte trois ou quatre pièces, dont des reprises et une version live des pièces existantes sur, entre autres, des Hippie de Genesis. Cet album、Il、est paru en 2010 sur Nuclear Blast. Nous avions Gorgat, c'est l'excellente pièce nostalgia que l'on retrouve sur Obscura, qui est p a r en 1998 sur o l y m p i q e t nous avions voir avec Death, évidemment, qui se voulait,、euh, les références l'hommage symbolique. La pièce est en Secret Face que l'on retrouve sur Human, paru en 91 sur Century Media. Avant que nous allions plus loin et que je vous présente l'album que je vous ai retenu cette semaine, je v a i s vous parler un petit peu de chronique cinéma parce que malgré le fait que j'ai été très occupé avec le Metal Fest en fin de semaine, j'ai eu le loisir d'écouter quelques trucs. En fait, deux.、Euh, dont un se veut être ma chronique de cinéma à revoir ou découvrir. Le truc que j'ai découvert et que j'ai trouvé très. Très ordinaire et、euh, porte le titre de Abraham Lincoln versus The Zombies. Il faut savoir qu'il y a un film qui est disponible,、euh, je pense qu'il est en location depuis aujourd'hui, si je ne m'abuse, qui porte le titre d Abraham Lincoln Vampire Hunter. À ne pas confondre. Quoique Abraham Lincoln Vampire Hunter, je vous en parlerai la semaine prochaine. J'avoue, m'être fait prendre un petit peu à quelque part parce que je me suis dit, bon, ça pourrait arriver que le titre ait légèrement changé、euh, d'un pays à l'autre, mais bon. Abraham Lincoln vs. The Zombies, c'est un film qui est paru cette année en 2012 et qui est de Richard s h a n c k m a n Il va être en vedette Bill Oberst Jr., Ronald Hodgson et Christopher Marone. Et pour ne nommer que ceux-ci. C'est très mauvais. C'est, ben, très mauvais. C'est mauvais. Ce n'est pas très mauvais parce qu'il y a des choses beaucoup pires que ça dans le cinéma. Mais c'est mauvais. Ça raconte l'histoire de Ram Lincoln qui, étant jeune garçon, arrive chez lui et découvre son père ensanglanté et mourant et qui lui ordonne de, de le faire de la tuer. Et là, c'est sa mère qui est enchaînée. Et qui est un, un zombie, une morte vivante. Bref, il le fait. Jump cut, on retrouve à Bram Lincoln, s à ses jours présidentiels. Et,、euh, il semblerait que,、euh, c'est en pleine guerre de sécession, évidemment. Et, e、euh, n 1865, précisément. Et qu'il se fait rapporter que、euh, des soldats, des,、euh, des, des confédérés se sont fait décimer, des, Euh, se sont heurtés à une espèce de, de, de plaie étrange des gens qui sont bizarres. Bref,、euh, Abraham Lincoln, n'écoutant que son courage, décide d'aller directement se rendre sur place pour voir ce qu'il y en est Parce qu'il est le seul à savoir que cette plaie existe. C'est assez moyen, je dois dire, comme、euh, scénario. Les acteurs sont encore,、euh, je dirais, plus moyens que les c é n a r i o Surtout qu'on rencontre, à un moment donné,、euh, un personnage, un, un acteur qui joue le rôle de Stonewall Jackson, qui est un des généraux excessivement réputés dans la guerre civile、euh, américaine parce qu'il portait le surnom de Stonewall parce qu'il n'était quasiment impossible de l'arrêter, même en pleine charge. Il chargeait toujours avec ses soldats en plein cœur、euh, de, de, de, de, de la mêlée. Et,、euh... <rire> Ça me rappelait quelque chose quand je l'ai vu, parce que je me rappelle qu'il y a un certain nombre d'années, il y avait eu une série québécoise sur Harmonium, et je ne l'ai pas vue. J'ai vu quelques photos, c'est sans plus. là, j a i eu une critique qui était assez effroyable des, des, des maquillages, et de ainsi suite, dont les barbes décollaient. Oui. C'était très affreux à voir, semblait-il. Et ça m'a rappelé énormément à ça, parce que, en fait, cette critique, parce que le personnage qui joue Stonewall Jackson, on a l'impression que sa barbe est simplement une laine d'acier, comme dans la petite vie, qui a été collée là, qui semble vouloir décoller à tout moment. C'est pas très crédible.、Euh, b o n côté zombie, c'est correct, là. Un zombie, c'est un zombie, là. On s'entend qu'il e n'y a pas de mauvais, de bons zombies au cinéma. Il n'y a que des. Des comédiens qui marchent un peu croche avec l'allure décharnée et déglinguée, mais、euh, c'est pas très bon. J'ai donné seulement un 4,5 sur 10. J'aurais pu lui donner encore moins, mais il y a quelques séquences qui sont intéressantes quand même. Mais est-ce que quelques séquences d'un film font que le film est bon? J'en doute énormément. Donc,、euh, je, dans la chronique sur r é a n i m a t i o n a d c o m je, je termine une très brève chronique qui a trois lignes. Euh. Qui se résume comme ceci. Abraham Lincoln versus The Zombie. J'avoue que ça allait appliquer ma curiosité. m a i s voilà que cette curiosité s'est transformée assez rapidement en ennui. Et c'est le cas.、Euh, oubliez ce film, même, même pas si un ami qui ne, veut, qui ne veut pas le demeurer vous le prête. Donc, écoutez, trouvez-vous autre chose à faire que ça. Par contre, Abraham Lincoln versus.、Euh, pas versus, mais bien Vampire Hunter n'a pas une très bonne critique. Je ne l'ai pas vu. Je vais, je vais, le voir la semaine prochaine. Au courant, bah, le week-end prochain. Donc,、euh, je pourrais vous en parler la semaine prochaine. C'est peut-être pas très bon non plus. Mais,、euh, je suis curieux.、Euh, dans ma chronique,、euh, à revoir ou découvrir,、eh、bien, vous savez que ça fait, c'est la troisième semaine que je le fais.、Euh, je vais le faire ainsi de suite à tous les semaines parce qu'il y a des, d'excellents films qui,、euh, qui se sont,、euh, qui se sont produits au fil des années.、Euh, je, Je voyage vraiment, là, dans le temps,、là. Ça peut être autant des films qui sont dans la période des années 2000, des années 90, 80. Je vais même aller jusqu'aux années 40, là. Mais présentement, là, je... c'est un film de 1994 qui est d'Alex Proyas qui porte le nom de The Crow.、Euh, le corbeau. À ne pas confondre parce qu'il y a plus d'un film qui porte le titre de, du corbeau, du moins en français. Des d e s films d'horreur classiques, surtout avec,、euh, entre autres, Boris Karloff. Ce n'est pas le cas. C'est un film qui met en vedette Brendan Lee, le regretté Brendan Lee, parce que on sait que le fils du légendaire Bruce Lee, e、euh, reconnu une mort si, ben, en fait,、euh, je dirais semblable à celle de son père, puisqu'il est mort sur le tournage lui aussi du film de Crow, comme son père était mort sur le tournage de son dernier film. Puis, si on parle encore d'une mort accidentelle, évidemment, là, mais bon,、euh, qui savait le fond de l'histoire, j'en doute. Bref, The Crow raconte l'histoire. C'est une histoire un peu de mort vivant, si on veut quelque part. C'est、euh, l'histoire d'Eric、euh, Draven. Ça s t drôle un peu parce que Draven Raven,、euh, qui se f i a n c e à Shelley Webster. Et Ils il vivent dans une ville qui est euh, totalement, euh, je dirais.、Euh, c e s une ville de, de, de déchéance, de délinquance et de malfaiteur. s Une ville de d r o g u i e r s une ville qui, en fait, toutes les séquences sont constamment la nuit, à la pluie, donc c'est pas très, très encourageant comme endroit de villégiature.、Euh, et ils se font tuer sauvagement dans leur loft parce que, Le propriétaire de cet édifice-là veut en faire quelque chose d'autre. Et lui, c'est un magna. t En fait, c'est lui qui détient la ville sous sa coupe, si on veut, qui est un gros, gros dealer de drogue. Et, en fait, qui est un meurtrier aussi. Et、euh, les deux meurent. Et il、euh, y a une légende qui veut qu'à e l'occasion, si quelqu'un est mort、euh, de m o n r e p r e i n c i p a l m e n t violente où il a été. Euh, très injustement condamné. Eh bien, un corbeau peut le rapporter. Un corbeau peut prendre son âme, sa vie, pendant une courte période de temps pour lui permettre de rétablir justice ici, sur ce, ici même,、euh, sur ce bas monde. Et c'est ce qui arrive.、Euh, un corbeau,、euh, permet à Eric Draven de ressortir d'entre les morts, c'est-à-dire carrément sortir de la terre du cimetière où il est enterré pour obtenir vengeance. C'est, Il y a une bande dessinée aussi de, de, de Crow. C'est principalement un, un, inspiré de ça. C'est un excellent film. Je l'ai réécouté justement samedi, en après-midi, avant de me rendre au Metal Fest. Ça faisait des années que je ne l'avais pas écouté. Et honnêtement, je trouve qu'il a bien vieilli, ce film-là.、Euh, mis à part, part peut-être la trame sonore qui est inspirée très s de... Qui est très inspiré de l'époque grunge.、Là. Ça, ça, ça vieilli t un petit peu moins bien.、Là. En fait, même à l'époque, c'était déjà pas extraordinaire là, par moment. Mais bon, son fait abstraction musicalement, généralement parlant, le film est très bon.、Euh, le film est très, par m o m e n t très violent. Il、euh, a de très belles images. C'était bien, bien campé cinématographiquement parlant au niveau de l'esthétisme, au niveau du graphique. C'est très bien. C'est un film q u e Auquel je donne un 8 sur 10. Je l'aurais probablement donné à l'époque. Je ne faisais pas de chronique comme ça.、Euh, je crois qu'il l e mérite encore amplement. Donc, The Crow、euh, de 9 4 Parce qu'il ne faut pas confondre avec The Crow City of Angels, qui est la suite, qui met en vedette entre autres Higgy Pop, qui n'est pas mauvais, mais qui est loin d'être à la hauteur de l'original de 9 4 de Alex p r y u s Voici, voilà. Euh. Je veux juste vous rappeler que, présentement, il y a des films, en fait,、euh, il y a un film qui est potentiellement intéressant, qui est en salle, qui porte le nom de Sinister. C'est une chose à laquelle je vais sûrement m'attarder,、euh, dans un avenir rapproché. Et le 26 octobre, c'est la sortie en salle de la suite du très bon premier film Silent Hill. Ici, Silent Hill 3D, Return to Silent Hill. Ça devrait être excellent. C'est très tordu comme film. C'est inspiré d'un jeu vidéo qui l'était aussi. Euh, le premier film, moi, m'a bien emballé, m'a bien plu parce que c'est vraiment un film, je dirais, un amalgame de ce qu'on peut retrouver là, du côté tordu des films asiatiques, très américanisés, évidemment, mais aussi de, du moins du premier, qui avait un, un grand aspect qui était inquisition, sorcière, et ainsi de suite. Donc, où on voyait la diable partout,、là. Donc, je trouve que c'est bien fait. J'espère que le prochain、euh, Return to s i l e n t h i l l le sera aussi. Donc, il sera en salle le 26 octobre prochain. Côté spectacle maintenant, eh bien, pour les amateurs、euh, de la formation Epicurse, en, en compagnie de Hellstorm, Insomnium, System d e v i n e et Destiny Potato, le mardi 30 octobre prochain. À 19h au m é t r o p o l i s Il en coûtera 26 et 9 et 30 et 43 plus taxes pour y assister. Les billets VIP e e i l l s i e s à la porte sont disponibles à 17h au coût de 60 et 87 plus taxes. C'est un spectacle pour tous. Disponible via Ticketmaster. Evans Cry. Lancement d'album Wheel of Impermanence. On l'a dit le 23 novembre prochain à 20h au Café Campus. Il en coûtera 15 taxes incluses. Et c'est via admission. LOVT. w i n t e r s o n et v a r g seront le 15 décembre prochain au Club Soda au coût de 26,9 et, et 30,43 plus taxes. C'est pour tous, c'est disponible à la b i l t e r i e du Club Soda. Et ce vendredi, au Rock Café Le Stage, vous pourrez voir les formations, entre autres, de mon, mon assistant et camarade s i n i s t r u x soit Alborne. Euh, vous pourrez voir,、euh, Fuck the Middle East, qui est la magie SOD dans laquelle joue, entre autres, Jeff, euh, Dr. No et mon ami, Mr. Baldman. Et,、euh, j'ai malheureusement un blanc de mémoire pour les autres spectacles qui ne sont pas encore a n n o n c é s semble-t-il, sur le site de Trois-Vères Metal. C'est à vérifier. Allez sur le Trois-VèresMetal.com. Vous aurez probablement les informations d'ici vendredi. Mais ça r i s q u e Ah oui! Insurrection, j'allais l'oublier, seront présents aussi. Donc, ça reste une soirée très intéressante. Moi, j'y serai de toute façon.、Euh, Mis à part ça, c'est pas mal tranquille côté spectacle. Évidemment, dans la région, on vient de terminer le Metal Fest. Il faut se remettre un peu. Il faut remettre、euh, les choses en place avant de reprogrammer autre chose. Mais ça va venir. Je ne suis pas inquiet. Les m é t a l sont très actifs à ce niveau. Côté musical, j'ai、euh, eu, le, je dirais, le, la chance de recevoir、euh, en advance.、Euh, Le a l l b u m nouvel album de Sinister qui porte le nom de Carnage Ending,、euh, qui sortira le le, le, le, le je dire vais vous dire ça dans quelques instants, qui sortira le 27 novembre prochain. Donc, j'ai été quand même très chanceux. j a i pas eu vraiment de restrictions pour pouvoir、euh, le promouvoir. Donc,、euh, j'en profite ce soir pour, pour vous passer trois, les trois premières pièces de cet album de Carnage Ending qui est sur le très bon label Massacre Record. Je suis un fan de Sinister et. <coughs> Cet abonnement est loin de m'avoir déplu, honnêtement. Je lui ai donné un 8 sur 10.、Euh, c'est une bonne formation. Une formation européenne des Pays-Bas qui donne dans un d e b t trash assez extrême par moment.、Euh, oui. mais c'est bien fait. C'est, faut aimer le style, que ce soit, faut aimer un peu le style extrême par moment. Donc, je pense que ça peut plaire à plusieurs auditeurs qui, en fait, vous êtes probablement juste t r o i p a r je suis probablement plaire à un sur trois, c'est une bonne moyenne.、Là. Je raconte n'importe quoi. Donc, allons écouter immédiatement trois pièces de s é n e s t e r qui sont respectivement Heavenly Dominion, Transylvania City of the d a m et My Crucial Enemy. Nous allons poursuivre ça avec une pièce de m a l i e a l e n t Creation, soit Serial Dementia, et conclure ce bloc avec la formation Grave et Amongst Marble and the d e a t h Donc, go!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 Dans un décor à couper le souffle de Mondoresto Bar, 120 rue des Forges, Centreville, Trois-Rivières. Visitez-nous sur mondorestobar.com. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 ans. 21h16. Et a v n cette pause publicitaire, on a entendu un amalgame de choses tout à fait étranges, mais combien b o n n e À l'instant, formation l e Side et la pièce Till Death Do Us Part, tirée de l'album du même nom qui est paru en 2008 sur E-Rake. C'est toujours bon, c'est toujours bon. Auparavant, formation Grave, tirée du dernier album Endless Procession of Souls, par en 2012, il y a quelques mois, sur Century Media, la pièce Amongst Marble and the Dead. Et、euh, j'ai eu, eu la chance, oui, de voir Death, et、euh, Death je raconte Grave, il y a environ trois semaines,、euh, club soda à Montréal, et c'était correct, là, mais、euh, je m'attendais à plus que ça. Mais c'était quand même bien. Nous avions Malleable n n c r e a t i o n et la pièce Serial Dementia que, que l'on retrouve sur l'album Envenomed qui est paru en 2000, et oui, déjà pratiquement 13 ans sur Attic Music. Nous avions auparavant trois pièces tirées de la formation hollandaise méridionale précisément, formation Sinister. Les pièces sont tous tirées du prochain album qui est à venir, soit Le 27 novembre prochain, c'est quand même assez près. Je vous dirais que c'est dans un mois et demi environ. Donc,、euh, les pièces étant My c a o s s w o r d Enemy, Transylvania City of the Dam et Unheavenly Domain. Bref, c'est un album auquel je donne un 8 sur 10. Je trouve qu'il est très bon. C'est dans la même gamme que je, e n en fait, oui, c'est une suite assez logique de, de, de l'avant-dernier, de mais, e n fait, pratiquement avant-dernier, où le dernier est paru officiellement, Legacy of HS, qui est paru en 2010. Très bon album, je le conseille à tous ceux qui sont amateurs de, de Dead Trash, qui,、euh、ben, je dirais oui, c'est évident qu'il y a une, i n f l u e n c e une, une Souche européenne, mais en même temps c'est très américain ce qu'ils font. C'est probablement ce qui me plaît aussi parce que j'ai un peu plus d'affinité envers le, le métal américain que le métal.、Euh, o n part quelques exceptions, mais métal européen. Il、euh, y a peut-être quelque chose qui est intéressant、euh, qui est à venir pour le 2 novembre. Je ne peux pas vous dire s'il va sortir en salle directement ou simplement en DVD. Mais, côté cinéma, il y a peut-être quelque chose que、euh, j'ai découvert tout à l'heure. e n en fait, non, c'est pas vrai. Je, je me suis rappelé tout à l'heure. Des ABCs of Death. Qui, e、euh, s t un film simplement de 26 réalisa réalisateurs, 26 façons de mourir, 26、euh, cinéastes, 26 co, proposent 26 courts-métrages horrifiques.、Euh, qui sont développés originalement à partir des 26 lettres de l'alphabet. Donc, je trouve ça intéressant. Euh, Ça risque d'être un、euh, film à sketch intéressant. Je ne sais pas. Je doute fort que dans les régions, nous l'ayons au grand écran. Mais je suis certain qu'il se retrouvera en DVD, possiblement en Blu-ray aussi. Donc, c'est le 2 novembre que、euh, cette sortie est attendue. Maintenant,、euh, je crois qu'on va simplement continuer musicalement. Je vous ai préparé un beau petit bloc de death metal. Euh, pas parce qu'on ne l'a pas entendu ce soir, parce que c'est toujours bon et j'aime énormément ça. Et aussi, je dois vous dire que normalement, il y aurait une portion d'émission qui aurait dû être、euh, titrée à, à Sinistros, non pas Sinister, mais bien son cousin Sinistros. Malheureusement, Sinistros ne peut être avec nous, donc,、euh, et comme je l'ai su, je dois le dire un petit peu à brûle-pourpoint, mais je me suis dit, bon, pourquoi pas continuer dans une veine qui est fort agréable à m i s o r e i l e s la death metal. Donc, on va entendre des formations qui sont, entre autres, d e c a p i t a t e d Morbid Angel. On va réentendre une pièce de Sinister, mais tirée, effectivement, du précédent album, quasi précédent album, Legacy, en vacheuse, du h a t Eternal. e Mais on va débuter tout de suite avec l'excellente pièce de formation, Immolation, tirée du dernier é p i qui est paru Providence, la pièce titre de cet album, qui, en fait, n'a jamais été m i s Euh, proprement dit,、euh, je dirais en vente, mais bien disponible gratuitement et initialement gratuitement lors des spectacles d'Emulation. Bon, évidemment, je n'ai pas eu le loisir de voir Emulation, mais cet album devenait disponible via、euh, le web. Donc,、euh, ces quatre pièces sont excellentes et、euh, Providence est un excellent échantillonnage de la qualité de ce mini-album Providence, donc Emulation.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 Vous êtes assez fou. La fin. On entend la formation、uh, Eight Eternal, la pièce Bringer of Storms, pièce qui apparaît sur l'excellent album Fury d Flames. L'avant-dernière est parue de, pour cette formation de brutal death metal américaine en 2008 sur Metal Blade. Nous avions Sinister, la pièce d'Enemy of My Enemy, tirée de Legacy of Ashes, par en 2010 sur Massacre Records. Origin, Explosion of Fury, pièce d'ouverture d'album Entity, qui t par en 2011 sur Nuclear Blast. Morbid Angel, très bonne pièce, m a r i n e Redemption, tirée d a l b u m Gateway to h i m a l a t i o n par en 2000 sur E-Rake. Decapitated, et la longue pièce de 8 minutes quelques. La pièce du même titre que cet album Carnival is Forever, très bonne pièce. Par en 2011 sur n e c l a r Blast, nous avons ouvert avec Immolation, puis Providence, c e s tiré du mini-album Providence, par en 2011 sur un étiquette totalement indépendant puisqu'il s'agit d'une autoproduction. Il nous reste à peine le temps et de vous dire que je serai là la semaine prochaine, évidemment, avec o u s a n s Sinistros, c'est à voir. Et、euh, histoire de me faire plaisir et de vous faire vivre peut-être de façon beaucoup plus restreinte, mais un moment merveilleux du Metal Fest, je me repermets de vous remettre la pièce avec laquelle Septic Flesh ont ouvert quelque chose de grandiose. Et là-dessus, je vous dis a l l e z tous vous f a i r e foutre. À la semaine prochaine.